Numéro 5. Il y a deux semaines, j'ai fait la commande des fournitures de bureau. J'ai commandé 20 cartons de stylo bleu, 15 boîtes de surligneurs jaunes, plusieurs gommes effacées et quelques chemises à dossier.